Si seulement mon père et mon grand-père pouvaient sortir de leur tombe et voir ça leur Hermolaille, leur hermolaï roué de coups leur hermolaï, un inculte qui marchait pieds nus en hiver il a acheté la plus belle propriété du monde j'ai acheté la propriété où mon grand-père et mon père étaient serfs où ils n'avaient même pas le droit d'entrer dans la cuisine